Wa inna khayra al-kalami kalam Allah wa khayra al-hadi hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa inna sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ati wa kullu bid'atin dalalah Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 5 dans l'explication de la réalité de la religion des Chiites ah, de la secte des Chiites ah Rafida et on continue donc dans les paroles de l'imam Ibrahim Ar-Ruhayli le Ibrahim Ar-Ruhayli euh, dans son livre Al-Intisar, les sahbis et l'al à la page 70 le sheikh explique les, les insultes les, euh, les attaques des rafidats contre certains parmi les sahaba les parmi les sahabas et parmi les ulama d'ahle sunnati les grands imams des salafs donc certains d'entre eux ils ont et euh, يعني insulté et accusé les imams des salafs de plusieurs faussetés et de plusieurs mensonges et donc euh, qu'est-ce que je vais faire en fait je vais juste mentionner quelques noms de ceux qu'ils ont euh, critiqué et, des, les qu ont et les noms de ceux qu'ils ont insulté et les noms c'est-à-dire au sujet desquels ils ont inventé des choses et ils ont dit des mensonges et je vais mentionner euh, les, les différents noms puis quelques, quelques exemples de ce qu'ils ont mentionné à leur sujet, toutefois je ne vais pas lire tout ce qu'ils ont écrit parce que euh, comme je disais c'est des faussetés, des mensonges et des accusations donc euh, comme les ulama d'Ahl sunnah et jamaa ont des livres de djarf al-tadil comme on appelle al-djarf al-tadil c'est à dire <coughs> les livres qui font l'éloge des gens de la Sunna et des grands ulama et qui les narrateurs qui sont faibles qui sont, euh, qui sont par exemple des innovateurs ou qui ont des problèmes dans leur mémoire dans leur religion donc euh, les chiars ils ont aussi des livres de ce genre sauf que leurs livres, leurs livres sont basés sur la position des imams de la sunna face à leur secte à eux donc toute personne qui n'est pas d'accord avec le fait que Abu Bakr, Omar et Othmane sont en avant et que c'est eux les trois premiers khulafats automatiquement ils les considèrent comme étant des gens euh, mauvais et des menteurs et des kuffars donc pour eux, tous les imams d'ahels sunnah sont des égarés, sont des innovateurs sont des menteurs parce qu'ils n'ont pas été d'accord avec eux sur leur fondement c'est-à-dire de dire que pour eux Ali c'est le meilleur de tous les sahaba et que c'est lui le premier des c'est lui le premier et que c'est lui qui devait être le successeur du prophète sallam et que tous les que tous les autres sont des usurpateurs et des menteurs. <coughs> Donc si on comprend ça, on comprend par la suite euh, pourquoi ils disent ce qu'ils disent au sujet des imams de Ahlus D'accord Comme par exemple dans Comme j'ai mentionné à la fin du dernier cours, euh, le Cheikh Ibrahim Ar-Ruhayli, il mentionne <coughs> un de leurs chouyours qui a écrit son livre « As-sirat al-mustaqim fi-mustahakid taqdim »« As-sirat al-mustaqim fi-mustahakid taqdim » ça signifie en français « Le droit chemin pour ceux qui méritent d'être placés devant ». Et donc, euh, ça indique exactement ce qu'ils veulent dire par là, c'est-à-dire que pour eux, Ali, radiyallahu anhu, et les imams d'Ahlul Bayt, selon eux, sont ceux qui doivent être placés devant. Et, ils, bien entendu, ils critiquent, ils attaquent, et ils insultent, et ils inventent des mensonges, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sur ce principe-là, sur cette base-là. D'accord? Donc, ça, c'est le euh, premier exemple. Le sheikh, il dit, le sheikh Ibrahim al-Rahim, mentionne des exemples dans ce livre-là il dit qu'il a les compagnons Donc il parle il mentionne les paroles après, après que Al-Nabati a fini d'insulter un grand nombre de savants parmi les Sahaba <coughs> il commence par la suite à où il continue par la suite à insulter un grand nombre des imams de Ahlus Sunna qui sont venus après les Sahaba parmi eux par exemple Muqatil ils disent de lui qu'il était un menteur selon le consensus des savants de hadith imaginez qu'il était un menteur et qu'il qu était jaloux euh, Il parle de Mohamed ibn Sirin qui est un des imams parmi les imams des tabi'in ils disent de lui qu'il insultait Ali hein, ou bien qu'il entendait le fils d'Al-Hajjaj euh, insultait Ali anhou, et qu'il ne disait rien contre contre ça, et que quand il entendait les gens insulter Al-Hajjaj, il sortait de la mosquée et il disait, je peux pas supporter que les gens l'insultent. Donc ça c'est euh, des mensonges qu'ils inventent à propos de Mohamed ibn Sirin. À propos de Soufya al-Thawri, également ils ont inventé des mensonges. À propos de l'imam al-Zuhri, également il raconte qu'il fabriquait des hadiths pour pour Marwan et sa famille. Et il insultait que euh il, que, il également que il insultait Ali radhiyallahu anhu. Encore là, c'est ça c'est des mensonges. Euh, ils insultent également Saïd ibn musayyib euh, ils, ils ils insultent également Khalid al-Wasiti. Al ils insultaient également Mansour al-Mu'tamar. Uh, al, al, al mu'tamir wal mu'tamar il monte contre lui il monte également contre saïd ibn jubair uh, il il monte également contre al hassan al basri un, un autre parmi tabi'in il monte il monte également contre uh, masruq il monte également contre ka'b al ahbar il montre monte aussi contre ibrahim al nakhai Il monte contre un autre parmi les Salaf Abu Ishaq al-Subayri, <coughs> et contre l'imam al-Shaabi, Allah al-Musta'am. Ils disent de lui qu'il jouait aux échecs, Allah al-Musta'am, et qu'il préférait jouer aux échecs que de faire la... il dénigrait la prière et il jouait aux échecs pendant l'heure de la prière imaginez comment il parle de l'imam al-Shaabi, alors que l'imam al c'est un des imams parmi les imams du Jahotadil, un des imams parmi les imams des Salaf hein, et il était très sévère dans ses critiques des narrateurs donc comment lui-même pouvait-il euh, jouer à, à des choses comme ça au, hein, à des jeux comme les échecs et puis euh, négliger la prière pour ce jeu-là, ça c'est clair que c est, c est, ce sont des mensonges parce que tous ces imams là sont des imams de sunnah reconnus par les savants de Ahlus Sunna euh, et il parle également contre euh, Khalid al-Haza al al al-Hiza et Hammad ibn Zaid et beaucoup d'autres également donc le cheikh il dit <coughs> <coughs> Ça, paroles de donc il considère que pour eux tous ceux-là sont des mubtadi'ah après il mentionne le cheikh il dit en, ensuite il, parle, il mentionne les paroles d'un de leurs choudeurs encore Nirmatullah al-Jazairi dans son livre Al-Anwar al-Nu'maniyah Al-Anwar al-Nu'maniyah ah les paroles d'Al-Nabar dans son livre, livre. Ah oui, livre c'est dans le volume 3 dans le serat al-mustaqim il a mustahak et taqdim volume 3 de la page euh, 244 à 354 d'accord ceux qui veulent Verifié. Donc, il m'a dit les paroles d'un de leurs chuyucs, Nirmatullah al-Jazairi, dans son livre l'anua' al-Normania. Donc, il dit... Il parle d'imams d'ahels-sunni, il dit que l'Hassan al-Basri, la Sufiana al-Thawri, l'Abi Hashim al-Kufi, l'Abi Hashim al-Kufi, l'Abi Hashim al-Kufi, l'Abi Hashim al-Kufi, l'Abi Hashim فان هؤلاء المذكورين قد عرضوا الأئمة في أعصارهم وباحثوهم وأرادوا اطفاء نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي وجد منهم في اعصا وجد منهم في اعصار علماء الى الله عليهم قد عرضهم ورد عليهم وصنف علماؤنا كتبا في ذمهم والرد عليهم donc il dit dans son livre que des imams comme il dit que Euh, ou de la divergence comme Al-Hassan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri Abi Hashim Al-Koufi et d'autres ils étaient euh, en divergence avec nos imams et ceux euh, ont opposé nos imams à leurs époques et ils ont, et, ils ont voulu euh, éteindre la lumière d'Allah, mais Allah a complété sa lumière, même si cela euh, déplait aux mécréants et il dit par la suite que ceux qui ont été présents d'entre eux qui ont été présents à l'époque de nos, nos, nos ulama ont été opposés hein, et nos ulama les ont réfutés, et nos ulama ont écrit des livres pour les, pour les critiquer, les blâmer et les réfuter, donc ça c'est ce qu'ils prétendent hein. après Cheikh Ibrahim al-Ruhayli il dit فَهَذَا مُوْقِفُ الرَّافِضَ مِنَ خِيَارِ الْأُمَّ بَعْدَ الصَّحَابَ وَهُمُ اتَّذِعُونَ وَأَتَّبَاعِهِمْ الَّذِي هُمْ حَمَّلَةُ الْعِلْمُ وَقُدْوَةُ الْنَاسِ في, في الخير والفضل وإنما ذكرت هنا نموذج من طعنهم فيهم بغية الاختصار وإلا فكتبهم تزخر بكثير من المطاعم والشتائم على أولئك الأخيار وأما ائمه المذاهب الفقهيه الاربعه donc le cheikh expliquant ce qu'il dit donc ça c'est la position des rafida au sujet des meilleurs de la oumma après les sahaba ce sont c'est-à-dire les, les tabeun et ceux qui les ont suivis et ceux qui ont pris le, le, la, la science de de de, de directement donc en réalité, c'est comme si ils ont une position comme ça et une attitude envers les gens qui sont les exemples pour les gens, hein, ceux qui sont un exemple pour, les, pour le reste de la Ummah et qui sont des exemples de bien et de, de mérite. Le chèque dit, j'ai seulement mentionné quelques exemples de leurs, de leurs insultes et de leurs accusations pour résumer. Parce que sinon, leurs livres sont remplis d'insultes et de de paroles mauvaises au sujet de ces nobles et grands ulamas de la Ummah. En ce qui concerne les imams des Madahib, les quatre imams des Madahib, selon l'ahle le sunnate et le al jama'a, alors, euh, c'est-à-dire Abu, euh, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, euh, yani, Rahimahoumullah, ils, ils ont été à l'extrême dans l'insulte à leur sujet, Selon leur degré et selon leur, leur niveau pour, par rapport à la Ummah et le fait que les hommes ont profité de leur science. Donc, selon le, la façon dont les, les hommes ont profité de leur science, ils les détestent et ils les insultent. Et donc, euh, ça c'est pour montrer en même temps, par rapport à ceux qui prétendent que les chi'a ou les rafidats sont juste euh, un madhabe parmi les madhaïb de Ahl Sunna et qu'on l'appelle le madhabe al-ja'fari et qu'ils sont un madhhab reconnu parmi les madhhibs de l'islam. Ça, c'est pour montrer que ces gens-là, c'est des menteurs lorsqu'ils prétendent ça, et surtout, ce sont les ikhwan qui prétendent des choses pareilles, hein, pour les faire accepter des de, de gens de la sunna. Ils prétendent que les shi'arrafidahs sont un madhhab parmi les quatre madhhibs, en fait, que c'est un cinquième madhhab qu'ils acceptent. Et euh, ils l'appellent le madhhab ja'fari, alors que, bien entendu, tout le monde sait très bien que, L'imam Ja'far al-Sadiq n'a rien à voir avec ces rafibras, et qu'il se désavoue d'eux, comme on va le voir plus tard, Inshallah. Mais c'est juste pour montrer que euh, l'attitude des imams les uns envers les autres, c'était une attitude d'amour et de respect, et de collaboration et d'aide et d'étude les, les uns avec les autres, parce qu'ils étaient la plupart des, des professeurs et des élèves les uns des autres tandis que la position des chiites rafida envers les, les quatre imams en question et, euh, comme c'est le cas pour les autres imams de l'islam c'est une position de, de haine et d'animosité et d'insulte et d'insulte donc on va voir des exemples de ça par exemple leurs, leurs insultes euh, contre l'imam Abu Hanifa il dit yaqul an-bati euh, dhimna fasl khas عقده للطعن في الأئمة الأربعة بعنوان في تخطيئة كل واحد من الأئمة الأربعة الأول أبو حنيفة وفيه أمور قال الغزالي أجاز أبو حنيفة وضع الحديث على وفق مذهبه وعن يوسف بن أسباط, أسباط قال, أبو حنيفة لو أدرك لو أدر... قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من أقوالي donc euh, il commence en disant le sheikh Ibrahim al-Rahili dit leurs insultes au sujet de l'imam Abu Hanif al-Rahim ils que l'imam euh, pardon, ils disent que l'imam al le, le Rafidit a écrit le livre euh, As-Sirat al-Mustaqim fi-Mustaqaqid taqdim il dit qu'il a, a fait dans son livre un chapitre spécifiquement pour insulter les quatre imams des Madaib qui s'intitule euh, les erreurs de chacun d'entre les quatre Euh, imam des Madahib et il mentionne en premier Abu Hanifa et il dit il y a beaucoup de choses à son sujet il, il cite euh, un dénommé al-Ghazali qui dit que qu'Abu Hanifa a permis de, de fabriquer des hadiths selon euh, qui sont en accord avec son Madhab c'est à dire ils accusent Abu Hanifa d'inventer ou de fabriquer des hadiths pour que ce soit en accord avec sa position à lui Donc ça c'est une grave accusation c'est une accusation ils sont en train d'accuser euh Abu Hanifa d'inventer des hadiths alors que le prophète sur la paix a dit hein, le prophète sur la paix a dit celui qui ment à mon sujet et qui dit des choses fausses à mon sujet volontairement alors qu'il prépare qu'il prépare sa chaise en enfer C'est ce que ça veut dire. Et donc, euh, c'est une grave accusation qu'ils font contre l'imam euh, Abu Hanifa, ici, dans, ce, dans cette parole. Ensuite, il y a un autre exemple qu'ils mentionnent, une autre parole. Il dit, euh, ils disent, selon Yusuf Asbar, Ibn Asbar, qu'Abu Hanifa a dit, « Si le prophète sallassé m'avait rencontré, il aurait pris plusieurs de mes positions. » Hein, ils disent que si l'imam Hanifa m'avait rencontré il aurait pris plusieurs de mes positions imaginez donc euh, ça c'est grave quand même malgré qu'il y a des, beaucoup de gens bid'a aujourd'hui, quand tu les entends parler on dirait qu'ils disent la même chose hein. ils prétendent que les bid'a qu'ils font c'est des choses qui sont en accord avec l'islam et en même temps et directement c'est comme s'ils étaient en train de dire euh, que si le prophète Sarsim était vivant aujourd'hui il aurait accepté nos positions il aurait fait comme nous on fait Ça, bien entendu, c'est des graves accusations également, surtout que ce n'est pas vrai. Et il cite ensuite une autre, exemple, une autre une histoire qui s'est arrivée. Il, euh, qui, il, ils disent que c'est une histoire qui est arrivée à l'époque d'Abu Hanifa, euh, de quelqu'un que qu'Abu Hanifa avait critiqué, puis que par la suite, euh, il, a, il lui a donné de l'argent. Quand, quand l'homme est venu voir Abu Hanifa pour le critiquer, puis le reprimander de, de l'avoir insulté, il lui a offert de l'argent pour qu'il cesse de le critiquer. Donc, c'est des exemples d'accusations, Yanni, <coughs> de ces imams. Et ça, c'est tiré du livre As-Sirat al-Mustaqim, encore une fois, le volume 3, à la page 213. Ensuite, il dit, euh, euh, le Cheikh Ibrahim al-Ruhayni, il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « وحكي عنه انه كان يقول خالفت جعفر بن محمد في جميع اقواله وفتا وفتاواه ولم يبقى الا حاله السجود فما ادري انه يغمض عينيه او يفتحها حتى اذهب الى خلافه وافتي الناس بنقيض فعله دونك صحي نوت اكيوزاسيون كلفون voit que يعني الماتكوه كونتر ابو حنيفه Euh, en disant que, ça c'est Al-Bahrahani qui dit ça dans son livre al kashkul lit Yusuf Al-Bahrahani, c'est le vol, volume 3 à la page 46, il dit « Abu Hanifa disait, euh, Ali a dit, et moi je dis le, le contraire de lui. » Et <coughs> en voulant dire comme si, euh, le fait de contredire Ali c'est une, une grave faute, comme si ce n'était pas permis. Et euh, ça c'est un reproche qu'ils font à Abu Hanifa. Ensuite, il, il, il mentionne, il dit, et on a rapporté à son sujet qu'il disait, « Je contredis Ja'far bin Mohamed dans toutes ses paroles et dans toutes ses fatwas. » Et il ne reste que les, la, la position de soujoud, de prosternation. Je ne sais pas s'il si ferme ses yeux dans la prosternation ou s'il si les ouvre. pour Je ne sais pas sa position sur ça pour que je dise le contraire de ce qu'ils disent et que je donne aux gens une fatwa euh, pour contredire qu'est-ce qu'il fait lui. Non. Donc euh, ensuite, euh, il mentionne les exemples des, des, des accusations contre, contre l'imam Malik. Donc ils, ils, ils disent à son sujet, il dit Al-Nabati عليه et كان مالك يذكر عليًا و عثمان ويقول والله ما إلا على السريد الأعفر. Et محمد donc ils disent pour commencer des exemples d'insultes ou d'accusations ou de fausses paroles qu'ils qu attribuent à Malik. Dans les, dans les exemples de qu'est ce qui est mentionné par un de leurs chourcs Nabati, dans son livre qu'on a mentionné tout à l'heure, ils disent que Malik quand il mentionnait Ali, Osman, Talha et Azubair il, il disait euh, il jurait par Allah qu'ils ne se sont battus que pour de la nourriture un exemple de, nourri un, un, un exemple de nourriture As-Sarid c'est des mensonges hein. ensuite il dit wa Muhammad ibn Hasan wa dakhal Muhammad ibn Hasan ala Malik li yasma' minhu al hadith fa sami' fi darih al mizmar wal awtar fa ankara alayhi wa fa qal inna la narahu bi ba's an'aud billah c'est encore un mensonge il donne Mal, Malik et il a entendu des flûtes dans sa maison, et des, des, des instruments de musique, ou de la musique chez lui. Alors il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ça, comme pour, des, pour euh, le réprimander, et puis condamner cette, euh, cette musique. <coughs> puis il aurait répondu, euh, je, je ne trouve aucun problème là-dedans. Bien entendu, on sait très bien que la position de l'imam Malik, c'est euh, une position très dure contre la musique, et qu'il interdit la musique complètement. <coughs> donc ça c'est un autre exemple de mensonge et il dit wa fi hilyat alawliya wa ghayriha an ibn an ibn hanbal wa abi daoud wa anna jaafar ibn suleyman daraba malikan wa halaqahu wa hamalahu ala ba'ir wa ruwiya annahu kana kana ala ra'y alkhawarij fa su'ila anhum fa qala ma aqulu fi qaum wal lawn donc ils l'accusent ici euh, ils disent que euh, dans euh, ils attribuent ça selon Ibn Hanbal et Abu Daoud et Ja'far ibn Suleyman euh, non pardon euh, Ibn Hanbal et Abu Daoud que Ja'far ibn Suleyman a frappé l'imam Malik et qu'il l'a rasé et qu'il l'a transporté euh, sur, sur un âne et puis Euh, il dit que ça a été transmis que euh, l'imam Malik avait l'opinion ou la position des khawarijs. Ils il prétendent qu'il était sur la position des khawarijs. Et on, leur a, on lui a posé des questions à leur sujet, et puis il a répondu en disant, qu'est-ce que je peux dire contre des gens qui ont, et, qu se sont alliés à nous et qui ont été justes envers nous, en voulant dire qu'il défendait les khawarijs. Ça aussi c'est une insulte, et c'est une grave accusation, et c'est un grave mensonge et une calomnie, sans aucun doute, puisque l'imam Malik était sur la position de d'Ahlussunnati de wal-jama'ah, et il fait partie des imams des Salaf et bien entendu, tous les imams des Salaf condamnent les khawarijs, sans exception. Les exemples de ce qu'ils disaient contre l'imam al-Shafiri, ils accusent également, et ils parlent également contre l'imam al-Shafiri, rahimahullah. « Il dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit Ala Abi Bakr ibn Ibn Ayash annahu qala sawada Allah wajh Ibn Idris wajh Ibn wajh Ibn wajh Ibn Idris Donc eh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il dit ici que Anabati lorsqu'il a, lorsqu a voulait insulter euh l'imam Al-Shafi'i in masiyat une, une parole qu'il attribue à Abu Bakr ibn Ayash qu'il aurait dit que Allah noircissait le visage de Ibn Idris c'est-à-dire de l'imam Al-Shafi'i et il, il, dit en, il dit ensuite Ruzayq, euh, ach, euh, hein, Un autre exemple de mensonge ici, ils disent que euh, a mentionné l'imam Al-Shafi'i devant assauri, devant l'imam Al-Thauri et il, il a répondu ce n'est pas un faqih ni ce n'est pas un faqih ça dit c'est pas un savant il n'a pas de compréhension et il n'est pas honnête il n'est pas fiable au billah et dit le qadi ibn shahri kan ash و نبينا الى في الحرام حيث قال اذا ابصر امراه واعجبته وجب على زوجها طلاقها بالله donc ça c'est des exemples des mensonges qu'ils attribuent à l'imam ash-Shafiie il mentionne aussi que disent que le al-Qadi ibn Shahri que dit a propos de l'imam ash-Shafiie que lorsqu'il parlait il avait toujours à ses côtés un, un jeune homme imberbe avec un beau visage. Hein? Un, un jeune homme à côté de lui qui n'avait pas de barbe et qui avait un beau visage. C'est pour l'accuser d'homosexualité ou des choses de ce genre. Et euh, encore une fois, il dit que l'imam al-Shafi'i a attribué à notre prophète le désir de ce qui est haram en disant que lorsqu'il voyait une femme et qu'elle lui plaisait, euh, il ordonnait ou il obligeait à son mari de la divorcer. Donc ça, c'est des exemples d'accusations et de mensonges dans son livre, surat al-mustaqim, volume 3, de la page 217 à 219. Ça, c'est des exemples de, des paroles des rafidats au sujet de ces imams. Ensuite, ils disent euh, au sujet de l'imam Ahmad, « Ta'nuhum fi l'imam Ahmad, rahimahullah, euh, « Yaqululul Kashi » fi tarjamatihi wa huwa huwa min awladi dhithdiyah jahil shadid an-nasb yastamilu al-hiyaka wa la wa la yuaddu min al-fuqaha'a la donc euh, vous allez voir les paroles qu'il dit au sujet de l'imam Ahmad ibn Hanbal c'est grave et étant donné que on sait tous que l'imam Ahmad ibn Hanbal c'est imam ou ahl on l'appelle l'imam des gens de la Sunna donc euh, on comprend par la suite pourquoi ils le détestent à ce point et pourquoi ils disent à son sujet des, des paroles si dures hein, plus dures même que ce qu'ils ont dit au sujet des autres imams c'est grave bon donc ils mentionnent et disent que Al Kishi un euh, sheikh Ibrahim il dit que Al-Kishi a dit dans sa biographie e euh, yani donc il, il tire ça des paroles de euh, an-Nabat dans son livre dans le volume 3 à la page 223 en citant euh, qui cite euh, al-Kishi il cite ses paroles il dit dans la biographie de l'imam Ahmad il, il, il fait partie des enfants de des ziddiyya c'est qui c'est dhul Khawaysara c'est le, le khariji Donc, il l'accuse de faire partie des enfants du, des khawarij. Hein, celui qui avait un bras qui était coupé et qui ressemblait à le bout du mignon le, ou le bout du bras qui lui restait, qui ressemblait à un sein. Donc, il dit qu'il fait partie des enfants de celui qui est vit -tavig. Et il dit que c'est un jahil, c'est un ignorant. shadid un c'est-à-dire qu'il était dur dans sa haine contre Ahlul-Bed, contre les enfants du, de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et euh, il dit bon, je ne sais pas exactement ce qu' ce qu'ils veulent dire par là et ils disent qu'il n'est pas considéré parmi les Foqa, ne le considère pas comme étant parmi les savants. Ensuite, il, euh, il y a une autre parole il dit Ya Na un autre mensonge qu'il lui attribue. Dans le même livre encore de -Nabadi. Nabadi, il dit que dans la mousnade de Jaafar, il dit qu'Ahmad a dit « Un homme n'est pas sunni tant qu'il n'a pas détesté Ali ». Même, juste, juste, même un, juste un petit peu, Donc, au moins un petit peu, en voulant dire que l'imam Ahmad enseignait aux gens de détester Ali et que on pas, ce n'est tant qu'on ne le détestait pas, au moins juste un petit peu donc ça c'est des mensonges, des, des, encore des, des exemples de mensonges et bien entendu on sait très bien que l'imam Ahmad, il aimait euh, Ali comme tous les autres musulmans et comme tous les autres imams de l'islam aime Ali mais bien entendu sans exagération euh, à ce sujet là Ensuite il dit wa amma donc ils ont aussi des accusations et des attaques et des insultes contre l'imam al bukhari et l'imam muslim écoutez ça vous allez voir c'est grave il dit yaqulu il dit anna ba'd ka l'imam al bukhari wa muslim ont caché beaucoup, hein, un grand nombre de mérites, euh, des, des mérites de, de la famille du professeur qui sont authentiques selon leurs conditions. Ça c'est rapporté encore une fois dans le même livre de, de euh, leur Bati, euh, un de leurs savants parmi les Rafidah, il dit ça dans le volume 3 à la page 232. دونك يلس accusing d'avoir ويقول بعد أن ذكر جملة من الاحاديث الموضوعة والضعيفة زعم أن الشيخين قد اسقطاها من كتابيه من كتابيهما فهذه الاحاديث ان كانت لم تصل للشيخين مع مع شهرتها فهو دليل فهو دليل قصورهما فكيف yurajjihuna kitabayhima wa yalhajuna bi dhikrihima ala ghayrihima wa in wasalat ilayhima wataraka riwayataha riwayataha wa naqlaha kana dhalika min akbar al tuhma walinhiraf wa rujui an al donc ça c'est des exemples Un autre exemple encore d'accusation et d'insulte Euh, Al-Nabati encore une fois après avoir mentionné une, un, un, un grand nombre de hadiths qui sont fabriqués et faibles qu'il prétend lui que l'imam al-Bukhari et muslim ont laissé tomber de leur livres il dit ces hadiths là euh, si elle n'avait pas atteint les deux les deux shaykh c'est à dire al-Bukhari et muslim malgré que ce soit des hadiths très célèbres alors ça c'est la preuve que ils avaient des, une grande défaillance ou une grande limitation dans leur science. Hein? Comment alors on peut préférer ou dire que leur livre était meilleur hein? Euh, et les mentionner et les placer en avant en avant des autres livres. Et si on dit que ces hadiths-là les avaient atteint c'est-à-dire qu'ils avaient entendu ces hadiths-là et qu'ils les ont abandonnés et qu'ils ne les ont pas Euh, transmis alors ça c'est euh, une un grande une un, un des plus grandes euh, preuves qu'ils sont euh, qu'ils sont accusés de, de désir qu'ils sont, qu sont en fait sous la, la c'est quoi c'est quelqu'un qui est accusé d'avoir fait quelque chose de mal dans le sens qu'ils sont du fait qu'ils auraient euh, reçu ces hadiths-là, qu'ils les avaient entendus mais qu'ils ne les avaient pas transmis et rapportés donc ça c'est une, une grande accusation de leur honnêteté et un signe de déviation et qu'ils sont revenus du droit chemin clair hein, vers qu'est ce qui est désolant donc ça c'est pour eux euh, c'est comme ça qu'ils attaquent et qu'ils parlent de, de l'imam al-Bukhari et de en voulant ici, si ils ont entendu ces hadiths-là C'est la preuve que s'ils les ont pas euh, rapporté, alors qu'ils les avaient entendus, donc ce sont des gens qui étaient déviés. Et s'ils les avaient pas entendus, malgré que ce sont des hadiths qui sont célèbres selon eux, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas des grands savants, puisqu'ils n'avaient pas la connaissance de ces, ces hadiths-là qui sont très, très célèbres. Alors que ce sont des hadiths qui sont faibles et qui sont fabriqués. إبراهيم فهذه نموذج مما جاء, مما جاء في كتب الرافضة في حق أئمة أهل السنة وعلمائهم توضح مدى حقدهم وبغضهم وشدة عدائهم لهم وليعلم, وليعلم القارئ أني إنما سقت هنا أمثلة فقط وإلا فقد تركت نصوصا أخرى لهم في التعن في السلف siha qad'h shani' wa nayl 'azim min a'radihim wa dinihim tanazzuhan 'an naqlha wa ta'assuman min nashriha bayna an-nas donc le cheikh il dit que euh, ça c'est juste quelques exemples de ce qui est mentionné dans les livres de rafida au sujet des imam d'ahl as-sunna et des de la de, la, de la Sunna. pour nous faire comprendre clairement à quel point ils ont de la haine et de la, de la rancune dans leur cœur et à quel point ils les détestent hein, gravement. C'est pour montrer à quel point ils ont une haine contre contre eux. Et il dit que le lecteur doit savoir que j'ai uniquement mentionné quelques exemples seulement. Hein, parce, que ce que laissé, parce que sinon il dit, l'imam euh, Cheikh Ibrahim il dit, j'ai laissé des textes, d'autres textes dans lesquels ils insultent nos salafs et dans lesquels il y a des graves attaques et des insultes de leur, hein, de leur honneur et de leur religion et de leur euh, personne. Donc, il dit, j'ai évité, j'ai voulu éviter de les, de les transmettre et de les mentionner dans le livre pour éviter de les, de les propager entre les gens et pour éviter de faire le péché, de, de, de, de les faire... Euh, connaître aux gens, parce que si, par la suite les gens commencent à citer ces exemples et parler de ces paroles-là qui sont des insultes contre les salafs, et euh, après quand ça commence à se propager par la suite, les, même si c'est pour les critiquer, pour montrer l'égarement des renfaits, à la fin ça, euh, ça, ça fait mal au cœur de les entendre ces paroles-là, puisque ce sont des insultes tellement, tellement graves, et des accusations tellement euh, rabaissantes Ce n'est pas correct de les mentionner Ce n'est pas correct de les mentionner Et de les propager entre les gens Donc il s'est limité A qu ce qu'on peut dire le plus soft hein, le, plus, le plus doux Dans leurs attaques et dans leurs critiques Parce que sinon si tu rentres dans leur lit Tu veux trouver des insultes tellement graves Tu aurais honte de les lire Devant des gens hein, Si euh, tellement c'est grave Tu ne pourrais même pas les mentionner devant Tes parents parce que ce sont des choses Tellement honteuses لشيخ إبراهيم الرحيل إلزي وأختم الحديث هنا بنقل, بنقل مهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان موقف الرافضة من سلف الأمة وإمتها تأكيدا لما تقدم نقله من كتبهم يقول رحمه الله الرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعمة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم وردوا عنه كفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين فيكثرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار الأعدالة أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم ولهذا يكفرون عالم الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وقويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومثل مالك ولوزاعي وأبي حنيفة وحمد بن زيد وحمد ابن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والفضيل بن عياد وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وساهل ابن عبد الله التستري وغير هؤلاء ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون وكفر الرد أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي Bon, on va lire cette partie-là. Donc le Cheikh dit, je termine ce, cette parole en citant une, une, une citation très importante de Cheikh l'Islam, qui clarifie la position des Rafidahs euh, au sujet des salafes de cette Ummah et des imams de la Ummah, qui confirment tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant dans, dans leur livre, tout ce qu'on a cité dans leur livre jusqu'à maintenant. Euh, il dit, « Cheikh l'Islam ibn Tayiniya, dans son livre Majmou euh, al-Fatawa, le volume 28, à la page 477 jusqu'à euh, 481, il dit, « Les Rafidah ont déclaré koufars Abu Bakr et Omar et Othman et la majorité des muhajirines et des amsars et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. » C'est-à-dire ceux, ceux que Allah a été satisfait d'eux et que eux ont été satisfaits de lui. Ils ont également déclaré Koufar la grande majorité de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les anciens et parmi ceux qui sont venus après. Et ils déclarent Koufar tous ceux qui croient que Abu Bakr, Omar et les Mouhadjirins et les Ansar sont des gens justes et honnêtes. Ou qui sont satisfaits d'eux comme Allah a été satisfait d'eux, ou qui demandent pardon pour eux comme Allah wa a ordonné de demander pardon pour eux. Et c'est pour cette raison qu'ils déclarent couffards, les grands imams de, de la religion, comme, comme par exemple Saïd ibn Musayyib wa Abi Muslim al-Khawlani wa Uwais al-Qarni wa Ata ibn Abi Rabah wa Ibrahim al-Nakha'i ikam Malik aw-Lawza'i Abu Hanifa ibn Zayd, ibn Salama, و و و Ahmad ibn Zaid wa Hammad ibn Salama wa al-Thawri wa al-Shafi'i wa Ahmad est plus grave que la mécréance des juifs et des chrétiens parce que ceux-là sont des koufars euh, à la base c'est-à-dire sont des koufars euh, d'origine à l'origine, ils sont koufars, les juifs et les chrétiens puisqu'ils sont nés dans la mécréance tandis que pour eux, ces grands imams de l'islam sont des koufars apostas et pour eux, leur mécréance est plus grave que euh, une, la mécréance des juifs et des chrétiens qui sont des koufars asliyounes selon l'Ijma' et ça c'est bien entendu c'est vrai que le kuf des euh, c'est vrai que le kuf des euh, juifs et des chrétiens est moins grave que le kuf des murtad mais d'accuser les grazimab de la sunna et les, les, les musulmans d'ahle sunna d'être des Murtad-doun parce qu'ils ont euh, aimé et euh, respecté et agréé les, les, les sahabas en commençant par Abu Bakr Omar et Othman anhum ajma'in الوغلاء سأسي غاف سأسي غاف إلزي ابن تيمية رحمه الله إلزي إلى أن قال وأكثر محققيهم عندهم يرون أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر, وسائر أئمة المسلمين وعمتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهره bizalika min wata' min wata' al-kawafir ala za'mihim li'anna wata' al-kawafir haram 'indahum a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah Donc des exemples ici le cheikh al il termine cette citation là par la suite il dit la plupart de leurs vérificateurs soi-disant parmi les chiites ils considèrent que Abou Bakr et Omar et que la majorité des muhajirin et les ansars et des épouses du prophète Mohammed comme Aïcha et Hafsa et d'autres également parmi les imams des musulmans et la majorité les musulmans en général n'ont jamais cru en Allah même pas euh, yani, même pas un clin d'œil même pas durant un clin d'œil ils n'ont pas cru du tout en Allah parce que pour eux ils, en fait ils disent parce que pour eux la foi Euh, qui est, est suivie de mécréance euh, elle est fausse depuis l'origine comme certains parmi les ulama de la sunna le disent et parmi eux, cest à parmi les shi'a, il y en a qui considèrent que euh, c'est honteux de mentionner cette parole mais c'est juste pour vous montrer à quel point ils vont loin dans les insultes hein? Ils, ils disent que les parties intimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam par lesquels il avait eu des rapports intimes avec ses épouses euh, Aïcha et Hafsa anha, doivent être brûlées par le feu pour les purifier d'avoir eu des rapports avec des femmes mécréantes, selon ce qu'ils prétendent parce que d'avoir des rapports avec des femmes mécréantes est haram selon eux donc ça c'est des exemples de de paroles graves qu'on retrouve dans les propos des Rafidah et donc il nous a mis à mentionner ces paroles-là de de de à leur sujet comment ils vont loin dans leur dans leurs attaques et leurs critiques des ulama et des sahaba etc <coughs> ensuite euh, maintenant on va voir la position de l'ahle au sujet des Rafidah et de la aqidah qu'est-ce que les ulama de l'ahle ont dit au sujet des Rafidah et là euh, il commence le shaykh à, à énumérer des énumérations euh, une très très très longue liste de grands ulama et d'imams qui partent de, de l'époque des sahabes jusqu'à notre époque aujourd'hui et qui mentionnent <coughs> les paroles des ulama d'ahle sunna à leur sujet et là vous allez voir que yani, les, tous les ulama de l'islam d'ahle sunna sont unanimes par rapport au rafidah et ils ont une seule position à leur sujet. Hein? Il n'y a pas de divergence là-dessus. Contrairement à ce que certains, parmi les égarés aujourd'hui, comme les chouans et d'autres sectes d'égarement, essaient de faire en essayant de les rapprocher et en prétendant qu'ils sont euh, une, un groupe parmi les groupes euh, ou un madhab parmi les madahibs et que, une, euh, il faut les accepter, des choses de ce genre. Donc, on va voir des exemples. Et le shéir... <coughs> Cheikh Ibrahim al-Rahili il a bien fait ici dans ce passage là ou dans cette partie là Al-Mabhas al-Khamis en commençant par les exemples des, des positions des, des savants ou des imams d'Ahlul Bayt au sujet des rafidats eux-mêmes et de leur aqidats c'est à dire qu'est-ce que les imams d'Ahlul Bayt ont dit au sujet des rafidats pour montrer que eux-mêmes, ces imams n'ont jamais été d'accord avec les Rafidah et qu'ils les ont critiqués et qu'ils se sont désavoués d'eux et donc c'est pour faire comprendre en même temps que les, les, les, les Rafidah sont des menteurs contre, euh, et ils ont non seulement menti contre les imams d'ahle sunnah contre les sahabas et contre les imams d'ahle sunnah et contre les musulmans qui sont sur la Sunna, mais ils ont même également menti contre ceux qu'ils prétendent aimer et ceux qu'ils prétendent défendre c'est-à-dire les imams d'Ahlul Bayt qu'ils ont même menti contre les imams qu'ils prétendent défendre eux-mêmes donc ce sont des grands menteurs et on va voir des exemples de ça le sheikh il dit au-delà moukifu Ahlul Bayt minarrafidah minarrafidah a immatu Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa sallam kasairi Ahlul Sunnah fi moukifihim minarrafidah ومن عقائدهم فهم يعتقدون ضلالهم وانحرافهم عن السنة وبعدهم عن الحق وهم من أشد الناس ذنما ومقتا لهم وذلك لنسبتهم تلك العقائد الفاسدة إليهم وكثرة كذبهم عليهم وقد تعددت عبارات أهل البيت وتنوعت في ذم الرافضة وبراءتهم من, عقيد من عقيدتهم فمما جاء عنهم في براءتهم من عقائد الرافضة وتأصيلهم عقيدة أهل السنة ما ثبت عن علي رضي الله عنه وتواتر عنه أنه قال وهو على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما دعوكم يا la position d'Ahlul-Bait au sujet des Rafidah et de leurs croyances. Le Cheikh Ibrahim il dit que les imams d'Ahlul-Bait les imams de la famille du prophète Iham sallallahu alayhi wa sallam tout comme les imams d'Ahlul-Sunnah euh, ont la même position euh, au sujet des Rafidah et au sujet de leur aqidah, de leur croyances. Donc les imams d'Ahlul-Sunnah et les imams d'Ahlul-Bait ils croient tous ensemble que les rafidahs sont dans les garments et qu'ils sont déviés par rapport à la Sunna Juste un instant. Donc continue, Inch'Allah. Donc, les, comme je disais, les imams d'Ahlul Bayt, de même que les imams d'Ahlul Sunnah, ils ont, ils, sont tous, ils, ont, ils ont tous la même position face aux rafidahs. Et ils croient tous que ils sont déjà des, des garma hein que ce sont des gens qui sont déviés de la sunna loin de la vérité et ils sont même les gens les plus durs dans leur critique et dans leur haine des rafida c'est-à-dire les gens de اهل les imams de اهل sont les gens qui sont parmi les plus durs dans leur critique et dans leur haine des rafida pourquoi une des raisons pour ça c'est parce que toutes les attributs toutes les pardon toutes les, les fausses croyances que prendre les les rafida sont attribués à ces imams d'Ahlul Bayt. Donc c'est normal que les imams d'Ahlul Bayt les détestent plus que les autres puisque ils mentent à leur sujet. C'est comme si l'un d'entre nous aujourd'hui euh, se faisait attribuer des croyances qui sont contraires à la vérité alors que il en était il en était innocent ou qu'il s'en désavouait. Hein? Personne n'accepterait ces paroles et celui qui Euh, qui se fait attribuer ces fausses croyances seraient les premiers à détester ceux qui lui attribuent donc c'est pour cette raison là une des raisons c'est pourquoi il les déteste tellement pourquoi les imams d'Ahloubet détestent les rafidats c'est à cause justement du fait que euh, les rafidats leur attribuent ses fausses, fausses croyances et aussi parce que ils mentent à leur sujet donc étant donné qu'ils mentent au sujet des, des, des imams d'Ahloubet les imams d'Ahloubet les détestent et le shaykh, il dit qu'il y a eu de nombreuses paroles et expressions de la part des imams d'Ahlul Bayt qui sont mentionnées de différentes façons au sujet de la critique des Rafidah et du fait que les imams d'Ahlul Bayt se désavouent de la croyance des Rafidah. Parmi qu'est ce qui a été mentionné de, du désaveu de, de la l'Aqidah des Rafidah et de leur fondement principal, Euh, qui est parmi les fondements de l'aqidat d'Ahl-Sunnah du fait que qu'on place devant Ali et devant tous les musulmans Abu Bakr et Omar, anhuma, il y a qu'est ce qui a été rapporté de façon authentique et qui est mentionné euh, avec Tawattour c'est-à-dire qui est rapporté par un très très grand nombre de personnes parmi les, euh, parmi les euh, rapporteurs de hadith. C'est rapporté de façon mutawatir que Ali Anhu a dit alors qu'il était sur le même bar dans la ville de Koufa que la, les meilleurs de cette umma après le prophète sont Abu Bakr puis Omar et ça c'est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanba dans la Musnad et par ibn Abi Asim dans la Sunna et c'est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Zilal Al-Jannah c'est rapporté également par Al-Lalakaï دان شرح أصول اعتقاد اهل السنه والجماعه اي نعيم دا كتاب الإمامة اي محمد بن عبد الواحد المقدسي دا النهي عن سب الاصحاب اي بار ابو حمزه المقدسي دا الرساله في الرد على الرافضه قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ضمن حديثه عن براءة علي رضي الله عنه من الرافضة وقد تواتر عنه من الوجوه الكثير أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضره خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وبذلك أجاب ابنه ابن محمد بن الحنفية فيما رواه البخاري في صحيحه أه؟ onzoor al-athar fi al-bukhari kitab fadha ila al-sahaba bab qawl al donc le cheikh al-masian euh, ensuite les paroles de, en note de bas de page il mentionne les paroles de l'imam ibn taymiya euh, lorsqu'il dit euh, au sujet du hadith dans lequel ali yani euh, il se désavoue des rafida Ali, anh, il se désavoue des rafidats, il dit que, que c'est rapporté par tawattr, c'est-à-dire que c'est importé et que c'est mutawattr, c'est-à-dire un très très grand nombre de personnes l'ont mentionné, de différentes façons, que lorsque Ali était sur le mumbar à Kufa, il a, et, il, a dit, il a fait entendre tous ceux qui étaient présents, que les meilleurs de cette umma après le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr, puis Omar. Et son fils, le fils d'Ali radiyallahu anhu, celui qu'on appelle Mohamed ibn al-Hanafiyyah il a euh, répété la même chose il a répété la même chose lorsqu'on lui a posé la question et ça, cette réponse de Mohamed ibn al-Hanafiyyah il est rapporté dans Al-Bukhari, dans son Sahih dans Minhaj, euh, et ça c'est la parole d'Ibn Thémiyya qui est citée dans le volume 1, page 11 et 12 et si vous voulez savoir au sujet de la citation ou la parole de Mohamed ibn al-Hanafiyyah dans Al-Bukhari Eh bien, c'est dans, dans Sahih al-Bukhari, le chapitre Fadah il al-Sahaba, les mérites des Sahaba, la parole du Prophète sallam, si je devais prendre un ami intime, autre que... Euh, yani, si je devais prendre un ami intime, j'aurais pris Abu Bakr. Hein? Donc, ça, c'est dans Fatiha al-Bari, le volume 7, à la page 20. Le hadith 3671. Donc, vous allez voir que ça, c'est la parole de Mohamed ibn al-Hanafiyah és això també, s'il fa parte dels imams d'Ahl al-Bait. Parmi les grans ulamats d'Ahl al-Sunnah. Alors, j'ai dit qu'il s'agit d'un à l'Ali radiyallahu anhu qu'il s'agit d'un à l'aïllement que l'aïllement d'un à l'aïllement que l'aïllement d'un à l'aïllement que l'aïllement Ça, c'est une autre parole qui est une parole de Ali radiyallahu anhu. Il a dit si quelqu'un Je, que je ne trouve personne qui me, qui me mette, qui me place devant, qui me préfère au devant des Shaykhayn, c'est-à-dire au devant d'Abu de Bakar et Omar, radiyallahu anhu. Sinon, je vais le faire fouetter de la punition, pour la punition de celui qui invente des mensonges. Et ça, c'est rapporté par Abu Abdullah ibn Ahmad dans son livre As-Sunnah, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, dans le volume 2, à la page 562. Et par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah à la page 561 et par Abu Hamid al-Maqdisi dans son livre euh, al al-Rafida à la page 298 Au fils Sahihayn il a dit en faveur d'Omar quand il l'a chiite ou chiite Ma ma خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك Wa inna Allah in kuntu la en y aj'alaka allahu ma'a sahibayka wa dhalika enni kuntu asma'u kathiran Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yacool dhehabtu ana wa abu bakrin wa omar wa dakhaltu ana wa abu bakrin wa omar wa kharajtu ana wa abu bakrin wa omar wa in kuntu la adunnu en y aj'alaka ma'ahuma donc ça c'est une parole qu'on a citée dans les cours précédents déjà lorsqu'on a lu le livre du sheikh Euh, Rabbi, euh, dans l'introduction, lorsqu'il parlait des paroles d'Ali, de radiallahu anhu, et de ses manakibs, et cette parole, est rapportée par Al-Bukhari dans Kitab Fadah et les Sohabas. Et on en a parlé de ça déjà, on l'a mentionné, et de, également dans Kitab Fadah et les de l'imam musulman aussi. Hein, et on a traduit que euh, Ali, radiallahu anhu, il disait que j'ai laissé personne avec qui j'aimerais rencontrer Allah, avec les mêmes actes, les mêmes œuvres, hein, que toi c'est-à-dire il y a personne qui, est, qui reste parmi ceux qui sont derrière avec les, avec les actions duquel j'aimerais rencontrer Allah excepté toi hein, il disait ça lorsque était devant le corps de Omar ibn Khattab radi anhu après sa mort hein, et il dit Je jure par Allah que je crois qu'il va te placer avec ses deux compagnons, avec tes deux compagnons. C'est-à-dire avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu. Parce que j'entendais toujours le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Je suis allé moi ainsi qu'Abu Bakr et Omar. Je suis rentré moi ainsi qu'Abu Bakr et Omar. Et je suis sorti moi ainsi qu'Abu Bakr et Omar. » Et donc je crois avec certitude que Allah va te placer avec ces deux-là et effectivement il a été enterré à côté de Abou Bakr Omar radhiyallahu anhum et sallallahu alayhi wa sallam il a été enterré à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr eh, uh, sallallahu alayhi wa sallam وهذه الآثار الثابتة عن علي رضي الله عنه تناقض عقيدة الرافضة في الشيخين كما تقدم وتدل على براءة علي رضي الله عنه من الرافضة ومن عقيدتهم وتوليهم للشيخين وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لهم وإقاره للشيخين بالفضل عليه وعقوبته من, وعقوبته من فضله عليهما وتمنيه وتمنيه وتمنيه ان يلقى الله بمثل عمل عمر فرضي الله عنه وعن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين المطهرين من كل ما ينسبه إليهم أهل البدع من الرافضه والخوارج المارقين دونك ال دي سي ناراسيون كنا سيت كي سون اوتنتيك ها من لا بار دو علي رضي الله عنه ها ال فيان en opposition avec l'aqïda des Rafidah... au sujet des deux sheikhs... c'est-à-dire de Abu Bakr et de Omar... Hein, comme on l'a mentionné... et il dit que ça... ça indique clairement que... Ali radiyallahu anhu... il se désavoue de l'aqïda des Rafidah... et il salit... et il aime les deux sheikhs... c'est-à-dire Abu Bakr Omar... plus que les autres... parmi les sahabas... et qu'il aime également les autres Sahaba du prophète... qui les aime qu'il les prend pour alliés hein qu'il a une voilà pour eux et qu'il est d'accord avec le du fait avec le fait que Abou Bakr Omar ont un mérite sur lui et qu'il est prêt même à punir toute personne qui voudrait le préférer au-dessus d'eux et qu'il souhaiterait rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec des oeuvres qui sont semblables à celles de Omar radi anhu et donc ça c'est la preuve qu'il était euh, parmi les gens qui aimaient Abu Bakr Omar et qu'il a opposé l'aqidah des Rafidah. Donc le sheikh Ibrahim il dit donc que Allah wa soit satisfait de lui, c'est-à-dire de Ali, anhu, de même que de tous les compagnons du prophète Mohammed, qui sont bons et qui sont purifiés de tout ce que les gens de Bidah veulent leur attribuer parmi les Rafidah et les Khawarij al-Marikim. Alors, Ali, radiyallahu anhu, جاءت اقوال ابنائه واهل بيته في البراءه من الرافضه ومن عقيدتهم وانتصارهم لعقيده اهل السنه اليك طرفا من اقوالهم في ذلك دونك الشيخ ال دي اي ensuite apres avoir vu la position de Ali radhiyallahu anhu au sujet de Abu Bakr Omar et de la et de la السنة, et que du fait qu'il se désavoue de la aqida de on a maintenant les positions de ses fils, de ses descendants, parmi les les gens de la famille du prophète, sallam, qui se sont désavoués de la aqidah des rafidahs et de leurs croyances et de leur position et des rafidahs eux-mêmes, et qui sont venus à la défense de la aqidah d'Ahl-Sunnati wal <coughs> Et voici quelques exemples de leurs paroles à ce sujet-là. Qawlul Hassan ibn Ali, radiyallahu anhumah, عن عمر بن الأصم قال قلت للحسن إن الشيعة تزعم أن علي مبعث قبل يوم القيامة قال كذب الله ما هؤلاء بالشيعة لو, لو علمنا أنه مبعث ما زوجنا نساءه إلا اقتبسنا, ولا ولا اقتبسنا ما له نعم Donc qu'est-ce qu'il dit ici c'est une parole de Al-Hassan le fils de Ali radhiyallahu C'est rapporté selon Amr ibn al-Asam il a dit à Al-Hassan que il dit que les chiites prétendent que Ali va être ressuscité avant le jugement dernier Ali radhiyallahu anhu il dit ils ont menti par Allah si et dit cela n'ont rien à voir avec les chiites c'est-à-dire Ils ne sont pas du parti ou des partisans de Ali radiyallahu anhu. Euh, si on savait qu'il était ressuscité avant le jugement dernier, on pas on personne n'aurait épousé ses épouses après lui et on n'aurait pas séparé ses biens hein, de, de son héritage après sa mort. Hein? Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad dans sa mousnad, le volume 1, à la page 148, et dans « Fada il sahaba » dans le volume 2 à la page 175 et également l'imam az-zahabi il l'a rapporté dans as-siyar siyar al-an-nubalaal fa au à la page 263 <coughs> ensuite il dit wa rawahu abu na'il qila li al-hasan ibn ali radi allahu anhumā inna an-nāsi yaqūlūna innaka turīdu al-khilāfa qāla kuntu kānat jamā' jamā'u من ويسالمون من سالمت فتركتها ابتغاء وجه الله وحقا لدماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحق لدماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن كل ذلك يتعلق أبو نعيم Qu il a dit à Al Hassan Ibn Ali anhuma, que les gens ont dit que tu veux le khilafah. Ils disent à, à propos de Hassan qu'ils voulait le khilafah. Il a dit mm -hmm. les, les cadavres des ou les... Je dire, les, les dire, la tête de... les, têtes, les, les squelettes ou les... On dit, les, euh, les crânes. Hein? Les crânes des, des Arabes étaient dans mes mains. Ils combattent ceux que je combats et ils font la paix à ceux que je, avec qui je déclare la paix et j'ai abandonné le khilafah pour le visage d'Allah et pour épargner le sein de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il parle du fait que Ali, euh, par la suite Al-Hassan quand il a été khalifah après la mort de Ali anhu, euh, il a lui-même donné le khilafah à Muawiyah sallallahu alayhi Donc il n'a pas voulu le khilafa. Il aurait pu la voici le voulait C'est ce qu'il dit. Si je voulais, j'aurais pu la voie le khilafa mais j'ai voulu protéger le sein des de la oumma de Mohammed sallalahu Ça c'est rapporté dans al-Awliya, le volume 2 la page 37. Wa qala al-Hussein ibn Ali radi Allahu kana yaqūlu fi shi'at al-Iraq الذين كاتبوه ووعدوه بالنصر ثم تفرقوا عنه وأسلموه إلى أعدائه اللهم إن أهل العراق غروني وخدعوني وسنعوا بأخي ما صنعوا اللهم شتت عليهم أمرهم وأحصيهم عددا السيسة فأخوال أتبع الحسين بن علي رضي الله عنه ما الزكر الإشياء Il a dit au sujet des chiats de l'Irak de l Irak, l Irak, euh, Ceux qui l'avaient euh, Contacté par écrit Et qui lui avaient promis de le défendre Et de, de, lui, de, le dé, de, de prendre euh, De prendre sa défense Et de l'aider Et puis que par la suite ils se sont tous séparés Et qu'ils l'ont abandonné à ses ennemis Il dit, oh Allah Les gens de l'Irak m'ont trompé hein? Ils m'ont trahi Ils m'ont trompé hein? Et ils ont fait Avec mon frère, ce qu'ils ont fait. Oh Allah, divise-les tous. Divise-les tous dans leur affaire et dénombre-les. Dénombre-les. Compte-les et dénombre-les, chacun d'entre eux. Ça c'est apporté par Al-Dhahabi dans Siyar, le volume 3, à la page 302. ثumma kana natijata ghadarihim wa khuzlanihim lahu istishhaduhu, radiyallahu anhu, huwa wa ammatu man kana ma'ahu min ahli بعد أن تفرق عنهم هؤلاء الخونة فكان مقتله رضي الله عنه مصيبه عظيمه وماساه وماساه يتفطر لها قلب كل مسلم وتولى كبرها هؤلاء الشيعة الذين يظهرون اليوم يظهرون اليوم تحسرهم وندمهم على مقتل الحسين بإقامة تلك المآتم والمبتدع في يوم عشوراء من كل سنة فقبحهم الله ما أكذب دعواهم في ولاية أهل البيت وأعظم غضر غضرهم وخزلانهم لهم هنا الشيخ إبراهيم الرحيل يجب أن يقول الحسين فيه لفر dans Sira al al-Nubala al le volume 3, la page 302 comme on l'a dit tout à l'heure euh, il dit que le, le résultat de leur trahison de leur de leur abandon euh, de, de Al-Hussein c'est eux qui l'avaient contacté qui lui ont écrit et qui ont dit on va te défendre, viens avec nous on va te supporter une fois qu'il est arrivé là-bas, ils l'ont abandonné et ils l'ont trahi donc il a été martyrisé à cause d'eux hein et euh, lui, Al-Hussein, de même que tous les euh, gens de la famille du prophète Salassim qui étaient avec lui, ils ont, été exécutés, ils ont été tués et martyrisés à cause d'eux, à cause de leur lâcheté. Donc, ils se sont tous séparés et ils l'ont abandonné, lui, là-bas tout seul. Et donc, c'est à cause d'eux Al hussein a été tué. Et cette... cette euh, Cette bataille, et le fait qu'il a été tué, ça a été une grande épreuve pour la Ummah. Et quelque chose de très triste, hein? et qui qui, fait, euh, qui remplit de tristesse tout, le cœur de tout musulman. Et euh, le blâme revient dans ça aux chiats eux-mêmes. Parce que c'est eux qui ont prétendu vouloir le défendre au début et être avec lui. Et aujourd'hui, tu les vois montrer leur, euh, leur remords, et leur tristesse et leur regrets... Hein, de, à propos de la mort d'Al-Hussein... en faisant ce qu'ils font aujourd'hui... Qu lorsqu'ils se frappent avec les épées et les couteaux... et qu'ils se font euh, tous euh, idée, des blessures sur eux... et tu les vois tous ensanglantés dans la rue... et qu'ils crient le nom de Hussein, etc. Au jour de, le jour de Ashura... à chaque année, ils font ça que Allah les maudisse... comme ils sont menteurs dans leurs prétentions d'aimer les gens de la famille du prophète sallam alors que ce sont eux les plus grands traîtres et ce sont eux les premiers à les avoir abandonnés lorsqu'il avait besoin de leur aide donc on va s'arrêter ici on va, non, on va citer une dernière parole les paroles de Ali ibn al-Hussein le fils de Hussein c'est-à-dire les paroles d'Ali ibn al-Hussein après ça on s'arrête Inshallah il zi fama ta anhu annahu qala ya ahla al-Iraq ahbbuna hubb al-Islam wa la tuhibbuna hubb al-asnam fa ma zaala bina hubbukum hatta sara alayna dit Euh, ça s'est rapporté dans euh, le volume 7 à la page 1498 et c'est rapporté également par Abu Naïm dans Al-Hilya volume 3 à la page 137 et par Al-Zahabi dans euh, le volume 4 à la page 390 il a dit oh les gens de l'Irak Aimez-nous de l'amour de l'islam, par l'amour de l'islam, par rapport à un amour islamique. Et ne nous aimez pas d'un amour d'idolâtrie, comme vous faites pour des idoles. Hein? Parce que votre amour pour nous continue jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de laide pour nous, qui nous met dans l'embarras, parce qu'ils exagèrent dans leur amour d'Ahlul Bayt au point de les adorer en dehors d'Allah. Et ça, c'est quelque chose qui a été dénoncé et blâmé, même par les imams d'Ahlul Bayt, comme on peut le lire maintenant ici, dans les paroles d'Ali. De et dernièrement, il y a un frère euh, qui m'a envoyé un lien, hein, un lien de, de, de vidéo de qu'est ce que les chi'ara euh, font avec leurs, leurs imams. Euh, subhanallah, ils ont fait un service de téléphone pour faire des dua, euh, envoyer des do'as à leurs imams dans leurs tombes. Et donc, euh, dans les grosses mosquées qu'ils ont construites sur les tombes, si quelqu'un veut appeler un de leurs imams en Irak ou quelque part dans ces endroits-là, il appelle à un numéro de téléphone et c'est un bureau qui est placé juste à côté de, leur, de la tombe. Et puis, euh, la personne téléphone et dit, j'ai un do'a ou une demande, une requête à faire à tel imam. Parmi les imams d'Ahlul Bayt, soi-disant, qui sont parmi les, leurs douze imams. Et qu'est-ce qu'ils qu qu font Ils disent, ok, vas-y. Ils prennent le téléphone, ils le mettent en direction de la tombe. Et puis la personne, elle fait son doua, puis elle invoque euh, cet imam qui est enterré dans sa tombe. Puis elle lui demande, comme on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, des douas. Donc ils les mettent comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les invoquent comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est des exemples d'exagération et d'extrémisme et de shirk c'est du shirk, shirk majeur ça fait sortir quelqu'un de l'islam ensuite tu dis <trés> wa anhu rahimahullah annahu ja'ahu daftar min اهل العراق faqalu fi abi bakr wa umar wa osman radi Allahu anhum falamma farighu faqalu fi abi bakr wa umar wa osman radi Allahu أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسولا أولئك هم الصادقون قالوا لا قال فأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم تحبون من هجر إليهم ولا, تجد ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون قالوا لا قالوا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أخرجوا فعلى الله بكم فسي رابطة الحلية الأولياء بقى ابو نعيم ولم تخوا على الباش سنة تغانب ساتة C'est une parole hein, qui euh, dans laquelle euh, Ali ibn Hussein, il dit qu'un groupe de des gens de l'Irak sont venus le voir. Et ils ont commencé à parler contre abou Bakr, Omar et Othmane, radiyallahu anhum. Quand ils ont fini, euh, l'imam euh, Ali ibn Hussein leur a demandé, il dit, dites-moi, est-ce que vous faites partie des muhajirounes à l'awwaloun, ceux qui ont été expulsés de leur demeure et euh, qui ont été euh, privés de leur bien Et qui recherchaient une grâce de la part d'Allah Et un agrément Et qui aidait Allah et son messager Et ceux-là sont les véridiques Ils ont dit non Est-ce que vous êtes ceux qui ont euh, pris la demeure Et qui ont choisi la foi avant eux C'est-à-dire les Ansars hein, Et qui aiment ceux qui sont venus vers eux En, en, en, en hijra, faire la Hijra vers eux Et qui ne trouvent en eux-mêmes aucun, aucun problème de, de, de donner, même si eux-mêmes si eux ils ont une, une pénurie ou bien une famine, ils donnent quand même aux muhajirines, et ils n'ont aucune avarice de ce qu'ils ont reçu, dans ce qu'ils ont reçu, et ceux seront les gens qui auront le succès. Est-ce que vous êtes de ceux-là il Ils ont dit non. Alors il dit, je témoins que vous ne faites pas partie de ceux que Allah a dit à leur sujet par la suite dans le surat Al-Hashr. Alors, Euh, et ceux qui sont venus après, après eux disent ô oh, notre seigneur pardonnez-nous et ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans notre cœur de la haine ou de la rancune pour ceux qui ont pour ceux qui ont cru ô oh, notre seigneur tu es certes le et miséricordieux alors Ali ibn hussein leur a dit sortez et que Allah fasse ce qu'il veut avec, avec vous et donc ça c'est un exemple des paroles de Ali ibn hussein rahimahullah ...au sujet de ces gens-là... ...et pour montrer que les imams d'Ahlul Bayt aussi étaient contre les rafidats... ...et qu'ils les réfutaient à chaque fois... ...et donc ça c'est juste quelques exemples qu'on a mentionnés... ...inchallah demain on va continuer avec la suite des exemples, des paroles des imams de d'Ahlul Bayt... ...au sujet des rafidats... ...et on va compléter ça également avec les paroles des imams d'Ahlul Sunna par la suite aussi... Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet des rafidats Pour que vous sachiez que tous les imams, l'ahle ont toujours eu la même position en vis-à-vis de ces gens-là. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashadun la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayhi marakallahu feikou mu jazakum allahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. na